Dialogue 2 Bonjour, monsieur. Je peux vous aider Oui, merci. Je voudrais voir l'exposition Majorelle au musée de la ville. C'est où exactement Le musée se trouve 8 rue Molière. Regardez sur le plan, c'est là. Il est à côté d'un hôtel et juste en face d'une banque. D'accord, merci. Et il y a d'autres expositions en ce moment、euh... Je cherche.